Dossier 3. Dis-moi qui tu es. Leçon 2. Solo ou duo Point langue. Le masculin et le féminin des adjectifs qualificatifs. B. 1. Il est intelligent. Elle est intelligente. 2. Il est grand. Elle est grande. t r o Il s i est sportif. Elle est sportive. Quatre. Il est généreux. Elle est généreuse. c Il n q i est cultivé. Elle est cultivée. Six. Il est libre. Elle est libre. 7. Il est romantique. Elle est romantique.